Dimanche 17 juillet, Madame, et Monsieur, euh, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Singanilo. Bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Insécurité ce samedi dans les communes Mugamba et Matana de la province Buruli, ainsi que Gatara en province Kayanza. Un bilan de trois morts est dressé. Dans cette édition, on vous parlera également de la démission du président du conseil communal de la commune Kiremba, c'est en province Ngozi, au nord du Burundi. En page sportive, début ce dimanche des finales du tournoi du play-off pour les clubs de volleyball. Membre de l'association de volleyball amateur de Bujumbura, quatre équipes y participent. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Ndouaïou. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Oh bonjour. Parlons gouvernance pour débuter cette édition d'émission du président du conseil communal de Kiremba en province Ngozi. Dans une correspondance adressée au gouverneur de la province, Jérémy Jimirimana motive sa démission par des problèmes de santé. Cette commune de Kiremba connaît ces jours de sérieux problèmes qui ont fait qu'il y ait deux blocs au sein de ses dirigeants et même au sein de la population. Les DT avec Apollinaire Muzagara. Dans cette correspondance adressée au gouverneur de la province de Ngozi, avec copie pour information au ministre de l'Intérieur, Jérémy Chimilima Anna dit qu'il démissionne au poste de président du conseil communal Kire Mba et même comme membre de ce conseil. Il explique avoir rencontré régulièrement des problèmes de santé qui ont rendu très difficile l'exécution normale de sa mission. Pourtant, comme constaté ce samedi au stade de Kiremba, lors d'une réunion du gouverneur avec la population, cette commune rencontre ces jours-ci pas mal de difficultés qui divisent son conseil communal en deux blocs et même au sein de la population. Les uns derrière l'administrateur communal et les autres derrière le président de son conseil. Parmi la population, se trouvent ceux qui souhaitent le de l'administrateur communal et ceux qui plaident pour La commune Kiremba a connu quatre administrateurs durant... Le mandat passé, toujours à cause de ces dissensions qui la minent, donc aussi Merci à Pauline. La lettre de démission de ce président du conseil communal de Kiremba date du 27 juin de cette année et la visite, la descente du président burundais en province Ngozi où de nombreux défis qui ont la commune Kiremba ont été évoqués lors de cette descente du président burundais du 9 juillet parlons euh, sécurité de ces, euh, dans cette édition. Un policier oeuvrant à la station de police de Gatara est, est entre les mains de la police et judiciaire à Kayanza depuis le matin de ce dimanche pour question d'enquête judiciaire. Les informations fournies par la police à Gatara et confirmées par l'administration communale parlent d'une arrestation après que ce policier est assassiné en détenu avec lequel ils étaient gardés ensemble au cache communal Gatara la nuit de ce samedi. Le Point avec Patrick D'après les informations fournies par la police à Gatara et qui sont d'ailleurs confirmées par l'administration en cette commune, ce policier a été en état d'ébriété toute la journée et le commissaire communal dit qu'il l'a emprisonné afin de prévenir qu'il puisse y avoir de l'insécurité. Surtout qu'expliquait-il, il y avait à la paroisse à Gattara beaucoup de personnes pour la célébration des ordinations sacerdotales de qui ont eu lieu là-bas hier. Dans l'après-midi de ce samedi indique que le commissaire de police à Gatara, un certain Rajaniman a rejeté un le veilleur de nuit à l'écofo a été aussi arrêté et gardé au cachot communal de avec son policier. Les informations qui nous sont toujours fournies par la police à Gatara disent que le présumé au de ce crime l'aurait fait dans la matinée de ce dimanche. Le commissaire communal fait savoir que la victime aurait été tuée à coups de pied, étant donné qu'il s'observait encore des taches de sang sur les bottines de son policier Le matin de ce dimanche. Le commissaire de police en province Kayanza déplore le comportement de certains policiers qui n'accomplissent pas convenablement les missions leur assignées et les demande de se ressaisir. Au niveau de l'administration communale Gattara, l'on appelle la population au calme, étant donné que le présumé coupable du crime est entre les mains de la police et judiciaire pour la constitution du dossier judiciaire et celui pénal aussi. Et puis, Kayanza, Patrick Sengiva pour la radio Isangani. De Kayanza au nord du Burundi, rendons-nous au sud en province Ururi où encore un garçon de 14 ans a été découvert dans l'après-midi de ce samedi, suspendu dans une cuisine de la colline Kigina Mugomera de la commune Mugamba. Dans cette province de Bururi, le corps de cet enfant aurait été suspendu par des inconnus qui l'ont tué comme s'il se serait suicidé afin de fausser les enquêtes selon les voisins de la victime. Une personne de la famille de cet enfant est déjà dans les mains de la police pour des raisons d'enquête. Dans cette même nuit de samedi, sous la colline Boutoué de la commune Matana, un homme du nom de Vincent Kougimana est mort, battu suite à une dette qui devient au présumé auteur de ce meurtre, Dieu donne Mundziman, administrateur de cette commune, conseille la population de ne plus se faire justice. Une information que nous devons à notre correspondant province Boudouli zenon l'avenir. À 13 h minutes, 3 minutes d'ailleurs dans les studios de la radio Sanganiro. Poursuivons cette édition. La problématique foncière de Kidzingwebihara ainsi que d'autres quartiers ayant les mêmes problèmes d'accès aux parcelles sera bientôt résolue. Une assurance de la porte-parole du ministère ayant en charge les infrastructures. Une précision lors de l'émission des porte-paroles tenues ce vendredi en province Ngozi. Elle a indiqué que le retard est dû aux enquêtes qui ont d'abord qui ont été faites lors des renseignements ou selon des enquêtes de la Commission nationale des terres ou trop bien les parcelles du quartier Niawugete appartiennent à l'État. Plus de détails dans cet extrait de la porte-parole du ministère ayant les infrastructures dans ses attributions, dans cette traduction d'Ornella Mucho. Le quartier de Kidzingo bihara est maintenant bien aménagé pour que ceux qui ont demandé des parcelles et les propriétaires des parcelles y aient désormais accès. Je voudrais vous tranquilliser que cette question sera bientôt résolue parce qu'auparavant, l'État était contre à la façon dont les parcelles étaient attribuées. Certains s'étaient appropriés et d'autres avaient construit sans l'autorisation de bâtir. Cela nécessitait des enquêtes pour se renseigner si celui qui a construit avait reçu l'autorisation de bâtir et dans sa propre parcelle. Alors, tout cela a été résolu et bientôt, les propriétaires et demandeurs de parcelles auront accès à leurs parcelles. Et à propos de Niavouguete et vieux Gua, j'aimerais vous informer que dans le rapport de la CNTB, il est précisé que toute la partie de Niavouguete appartient à l'État. Depuis lors, nous avons arrêté d'attribuer ces parcelles et nous avons demandé à la police de bien surveiller ces parcelles. Actuellement, nous sommes en train d'analyser ce rapport. Afin de prendre une bonne décision. Et à propos de Vieguas, nous avons constaté que cette partie est riche en minerais dont le pays a besoin. Ceux qui avaient des parcelles auront des parcelles dans d'autres quartiers. Et ceux qui souhaiteront qu'on les rembourse leur argent, ça sera aussi fait. Parlons sport. À présent, quatre équipes de volleyball membres de l'association de volleyball amateur d'Obujumbura, à savoir Muzinga et Gender Light Club côté féminin, ainsi que Rukinzo Amical côté masculin s'affrontent ce dimanche dans la finale du tournoi de play -off. Ezekiel Yaranhunze, président de l'association de volleyball en mairie Bujumbura. Fait savoir que le niveau de jeu de ces équipes est plus élevé tout en précisant qu'elles ont éliminé les grandes équipes lors des matchs éliminatoires. Suivez-les au micro de Jean-Marie Vianney Gendakouman. Nous avons pensé à organiser cette compétition dans le cadre d'élever les compétences des joueurs. C'est le tournoi Play-Off qui a été organisé chaque année sportive. C'est pour élever ou booster les performances des joueurs et pour quand même se préparer aux compétitions nationales et aussi aux compétitions internationales, notamment le tournoi de VC en Ouganda Au mois d'août, c'est dans ce cadre qu'on a organisé cette compétition. Quelles sont les équipes qui se sont qualifiées pour la finale Les équipes qui se sont qualifiées pour la finale, c'est Jindalati Club et Zima pour le côté dame et pour le côté homme. De la police nationale de Burundi et qui va croiser le feu avec comme le, le, le, le la méthode sportive d'aujourd'hui. Pour atteindre la finale, quels sont les critères Pour atteindre la finale, il faut jouer quand même les demi-finales. Et c'est l'équipe qui va gagner les demi-finales, qui va jouer les finales. La ici contre, contre Mousinga, et voilà le 15e contre la SBS. Ce sont les quatre équipes qui demi-finale. les qu des équipes qui seront qualifiées premières. Les équipes qui seront premières, quartier seront primaires. Première, on, que on va jouer les trois finales. Ce n'est pas une seule finale. Ici, c'est la première finale et on va jouer la deuxième finale. Et puis la troisième finale. Les équipes qui vont gagner les trois finales vont quand même avoir plus de deux équipes et, et on, on est plus individuels. Et quel appel a-t-il aux amateurs de volley-ball ici à Meille de Pour les acteurs du volley-ball et pour les amateurs du volley-ball en général, il faut quand même plus de Pour que le volleyball bonde ou le ouais. volleyball à avance. Retour sur euh, l'élément euh, parlant de l'insécurité euh, de Zenon Zambiman, notre correspondant en province de Bururi. Eh bien, il nous parle de cette insécurité ce samedi dans les communes Mugamba et Matana de cette province de Bururi où deux personnes ont été tuées. Il y a également eu des arrestations. Voilà son reportage. C'est encore d'un enfant d'une autre divin Nio Mungere, âgé de 14 ans, qui a été retrouvé dans l'après-midi de ce samedi, suspendu sur la charpente d'une cuisine de son domicile sur la sous-colline Vogueiro, colline kigina Mugomera, commune Mugamba. Un garçon orphelin de mère et de père inconnu, écolier de la quatrième année à l'école fondamentale Mugomera de la même commune, selon les sources sur place. Ces deux sœurs font savoir qu'elles ont trouvé le corps de leur frère suspendu dans la cuisine quand il est rentré en provenance des travaux champêtres en commune de la province de Moalo alors qu'il l'avait laissé à la maison étant en bonne santé. Selon les sources sur place, le corps de cet enfant était suspendu sur la charpente à l'aide d'une corde, cheveux sur un pagne, les bras en position fixe, attachés aux cuisses, ce qui témoigne que cet enfant aurait été étranglé par des inconnus qui ont par après suspendu son corps comme s'il se serait suicidé darobite de d'offosser des enquêtes sur cet assassinat. Vénice Nhaombaie, l'administrateur de la commune de Mugamba, nous a indiqué que la police a déjà commencé les enquêtes et d'ailleurs les médecins étaient attendus ce dimanche pour faire une expertise médicale. Une étante de la victime est dans les mains de la police à Mugamba depuis ce samedi pour un réseau d'enquête selon les sources policières. Toujours au niveau de la sécurité en province d'Obrouli, un homme d'une de Vincent Koubguimana a été tué, battu et étranglé par un certain djamboscondouïmana, c'était dans l'après-midi de ce samedi, dans la localité de Kiroba. Colline et de la commune Matana, selon les sources policières. Une somme d'argent inconnue que la victime devait au présumé auteur de son meurtre, ce qui a créé une mésentente entre ces deux hommes qui partageaient la boisson de banane au bistrot de cette localité, a été l'origine de son meurtre, selon les sources policières à Matana. Les mêmes sources disent que le présumé auteur de son crime a été directement arrêté et conduit au cachot de la police à Matana pour résoudre l'enquête. un Hounzimana, la l'administrateur de la commune de Matana, appelle la population à ne plus se faire justice, mais plutôt à porter plainte à la justice en cas de conflit. Dopi Buruli, Zénon Zabimana pour la radio Isanganiro. Actualité internationale Place à l'actualité internationale à 13 h 10 dans les studios de la radio Sanganiro au Soudan. Le nouveau bilan pour le conflit foncier entre deux tribus rivales dans l'état du Nil Bleu à l'est du Soudan a été révisé à 31 morts, des dizaines de blessés et 16 magasins incendiés selon les autorités. Et selon une information rapportée par la RFI, les tribus Haoussa et Barti s'affrontent depuis lundi 11 juillet dans le district de Kisan pour la possession de certaines terres et la formation d'une autorité civile conjointe. L'État du Nil bleu, frontalier de l'Éthiopie, est l'une des régions reculées du Soudan après le coup d'État du 25 octobre dernier. Le vide sécuritaire a favorisé une résurgence d'anciens conflits et notamment des conflits fonciers. Et deux ponts ont été dynamités par un des groupes armés au Burkina Faso dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir détruit le pont de Oussé, obligeant un convoi à s'en à la ville de Jibo à revenir à Congo aussi et celui de Nari qui a subi un second dynamitage ces deux attaques pour illustrer une nouvelle tactique. Selon des analystes et rapporteurs, l'RFI exploser euh, des ponts pour isoler davantage la région du Sahel et l'alerte a été donnée par des transporteurs stoppés dans leur parcours entre Kaya et Dori. Voilà, à 13h11 dans le studio de la Radu. Sangani s'achève cette édition de ce dimanche 17 juillet. Merci à vous, tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Andouayo qui a assuré la mise en ondes. de très bonnes journées dominicale. À tous et à tous, au revoir. Mireille Kanyang.